Dis chérie, puisque tu m'aimes Et que des mois il n'en reste que neuf Tu voudrais pas te donner la peine D'arrêter de souffler comme un bœuf À chaque fois que je te dis freine, Je sais t'as de super peine neuf Mais même tu n'es, ça reste une Citroën Pour être père, évite d'être veuf Dis chérie, puisque tu m'aimes Et que des mois il n'en reste que huit Tu voudrais pas te donner la peine Do réparer l'évier, y a une fuite. Ne m'embrasse pas, j'ai un problème avec ta petite langue qui s'agite. Écarte-toi, même ton haleine. Plus ça va, et moins ça m'excite. Dis chérie, puisque tu m'aimes et que des mois il n'en reste que sept, tu voudrais pas te donner la peine d'aller fumer dehors ta cigarette. Oh, oui, je sais, c'est pas de vaine. L'ascenseur qui tout le temps s'arrête Et on habite au 19e. Tiens voilà, les poubelles sont prêtes Dis chérie, tu m'aimes un peu des mois Il n'en reste que six Si tu veux faire pour le mieux Arrête de parler à ton fils Car dans mon ventre je sens bien que Je vais avoir une petite miss Et que cette fille aura mes yeux Et pas les tiens qui sont si tristes Dis chérie, tu m'aimes un peu des mois Il n'en reste que cinq À chaque fois que je joue les bleus, tes potes et toi, soyez moins dingues Je veux pas que la petite aime ce jeu, avec vos bières, si elle qui trinque Donne-lui les angles si tu peux, ou ta télé, je la déglingue Dis chérie, tu m'aimes un peu des mois, il n'en reste que quatre Si tu veux faire pour le mieux, ne remarque pas que je m'en Tu devrais plutôt être heureux, toi qui n'aimes pas trop les filles plates Je sais que tu fais des envieux, y a pas que mon ventre qui se dilate Dis chérie, tu m'aimes toujours des mois, il n'en reste que trois Il faudrait peut-être qu'un jour, tu ailles dormir sur le sofa Parce que l'enfant est peut-être sourd, mais moi je te jure, je le suis pas Et pour enfléter hors concours, je dois me reposer, c'est marqué là Dis chérie, tu m'aimes toujours des mois, il n'en reste que deux Il faudrait peut-être qu'un jour On se mette à moins voir tes vieux Ta mère qui décape le four Pour me montrer qu'elle le fait mieux Pendant que ton père me fait la cour Si au moins il lui restait des cheveux Dis chéri tu m'aimes toujours des mois Il n'en reste plus qu'un Si tu veux éviter d'être lourd Va dire à ton meilleur copain Celui qui a fait ce beau discours à notre mariage au mois de juin Au sujet de cet ancien amour Qu'il rêve s'il veut être parrain Dis chérie, tu ne m'aimes plus Depuis qu'on a eu des quoi de Est-ce que par hasard t'aurais vu Ma mini-jupe et mon bustier Tu comprendras, je n'en peux plus Près d'un an sans aller danser Mais non sans moi, t'es pas perdu Tout seul, tu vas y arriver façon, tout le monde a vu pendant neuf mois Tu n'as rien fait Merci beaucoup!